Phonétique. Activité 7A. 1. Il y a une salle de bain. 2. Il y a une salle de bain. 3. Vous avez des chambres doubles